Je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Je vais, je vais vous les présenter. L'une d'entre elles est la plus belle. Prédit, lire pour demain, la pluie ou bien le beau temps. Moi, je construis des marionnettes, d e avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, l e s mignonnettes, deux. Je vais, je vais vous les présenter. Chez nous, à chaque instant, c'est jour de fête. Grâce au petit clown qui nous fait rire. Même Alexa, cette pauvre, est heureuse. Des m a r i o n n e t t e s avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies.